Unité 2. Leçon 1. Exercice 1. Écoutez. Entourez le chiffre que vous entendez. A. Bureau 14. B. Page 26. C. Leçon 48. D. Document 41. E. Numéro 19 F Exercice 31